C'est la totale bascule. <rire> la ligue des enfants bénis d'Afrique, African Kings. Là c'est facile. Ouais, ouais, Je ouais, m'appelle ouais. Le Grand parle et Nico est dans la danse. Ouais. Faut se rendre à l'évidence. Papa top mène la danse. Y'a qu'à suivre la cadence. Allez pas ouais. si barré, ma ronde. Aussi réputé que les députés ou les présidents. On préside dans le rap, secoursé en réputation. On est couronné à la Ligue des Champions des Nations. African Kings, pour toute génération. C'est un dunk, comme Jordan, roi de tous les temps. La beauté d'un cow sur ring, si t'es pas content. C'est le duo du grand Mopow et au top niveau. Spécial pour les stéréos d'Afrique et du Congo. African Kings, African De Toujours ce pas top. En avec le lipop. Toujours top, non-stop. Ça glisse comme une Primus ou une Heineken Comme le vin, j'ai une palle et je bois à la tienne On est de corps bicyclette et toutes les poules s'amènent Qu'elles crient quand on est sur scène C'est l'aide comme le Marfé ou le Tchèbou Doux comme le pont de doule ou une bonne sauce graine On sème l'amour, la joie, la fête et la peine Les mettre sur le terrain dans ce grand chelem. Le hip -hop et son cousin ouais. Partout sa groove n'a Le lion qui montre les dents C'est pour faire couler ton sang A qui te tâche qu'il te hait, cache celui que tu le sais Mbote Naïo au Congo on stoppe les guerres tribales Bondir au Cap-Vert et Nangalef au Sénégal Petit au Mali, Mbolo, Gabon et on s'installe A Douala et Mane, ça vous fait aux Antilles Timales Ola, Kebola, Cuba, Centro, Habana. Et est South Nigeria, Bénin, Togo, Rwanda aussi connu que le Paris C'est Kofi et pas si ça se passe dans tous les bars African Kings African Kings African African Ce qu'on fait c'est foutre le feu sur rythme fun Pour les femmes et les clubs, les vieux briscales et les jeunes Ce soir on fout le feu sur rythme fun Faut que les calves les vieux, les jeunes qui flottent sur la ville de African African Les maîtres sur le terrain, le grand mot pour l'altesse passive, Hissop, Bisson Abisson Africa, Kings, Africa, Kings, African, Kings, Africa, African, Kings, African, Kings, Africa, Kings, Africa, Kinks, African Kings, African Kings.